Salut, vous écoutez le podcast de la communauté PS3. Aujourd'hui donc avec Sirius, avec euh, Hervé, le poussin. Salut Hervé. Salut. Avec euh, Nico. Salut. Salut. Et avec euh, Red Fox, euh, Jérôme. Salut. Salut. Donc aujourd'hui pour vous donner vos, nos, nos premières impressions sur la bêta, euh, enfin sur la seconde bêta euh, de Uncharted euh, donc 2, euh, qui est disponible depuis très peu de temps sachant que la première était disponible au mois de, de juin il me semble la première bêta privée et là depuis depuis peu de temps il y a une deuxième bêta euh, privée qui est disponible et donc on a eu la chance de. Enfin on a la chance de pouvoir y jouer et donc on voulait simplement vous faire part de nos impressions. Donc sur une démo, c'est pas, pas le jeu complet, c'est pas de utile, on n'a pas, pas pour habitude de faire une, un, un podcast ou livrer des impressions sur, simplement sur une démo. Mais là comme c'est un petit peu un jeu un, un, bon, qui est quand même exceptionnel et, et surtout c'est une démo privée où donc, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir y jouer, euh, simplement pour vous donner nos, nos, nos impressions sur ce jeu. Voilà, donc euh, si je commence par, euh, par toi Jérôme, tu, tu en penses quoi de cette démo Elle est magnifique. <rire> Elle est géniale. Graphiquement, euh, ce jeu c'est une tuerie. Pour, pour un jeu multi, euh, graphiquement, a, je crois que on n'a pas vu aussi beau. quoi. Y a pas, ça n'existe pas. Ouais, non, c'est vrai que c'est graphiquement, moi c'est vrai que. Enfin je sais pas ce que vous en pensez Hervé et Nico, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est, qui est très, très beau et je pense qu'ils ont bien exploité la PS3. Euh, to Hervé, t'en penses quoi, par exemple Bah, je n'aurais que trois mots magnifique. Non, c'est des syllabes. Ça. Ah oui, ah ouais, ouais, c'est pour ça. En plus, non, en, il, en, plus, il y en a quatre. En ouais, non, mais j'en ai fait qu'une troisième mais complète. Mais euh, non, non, il est, il est magnifique ce jeu graphiquement. Il... T'as as, l'impression en fait que le le, le multi c'est le graphique du solo. Généralement, les multi en fait ils sont toujours un peu moins bons graphiquement par rapport à un solo. Là, le multi déjà graphiquement il est magnifique. Donc euh, ça augure que du plus encore pour le solo et euh, ben, là, là déjà ils ont fait très très très fort. Mais là, il n'y a pas que le graphique en fait qui est le graphisme qui est bon dans le jeu. -là, pardon, il y a assez un tout. C'est ils ont ils su gérer en fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour jouer au multijoueur sur un, un même jeu. T'as absolument tout quoi. T'as la gestion des clans. Enfin, C'est vrai que je veux dire pas les clans mais t'as la gestion des invitations. Tu peux retrouver des personnes. Euh, T'as des objectifs qui sont multiples et variés T'as du, du match à mort T'as du capture de zone T'as du euh, aller chercher des objectifs euh, T'as tout Et euh, la cerise sur le gâteau C'est Twitter C'est le seul jeu que je connaisse au jour Au jour d'aujourd'hui oui, bon, C'est pas grave, mais qui gère Twitter Et ça je trouve ça très très fort Là. Donc moi c'est vrai que ouais, je partage un peu mon avis mais je dirai mon avis à la fin. Et toi, toi Nico, tu en penses quoi de ce jeu Bah moi j'ai pas pu tester énormément la, la bêta parce que je viens de juste de l'installer. Mais euh, effectivement je trouve très très beau et euh, comme le disait tout à l'heure Poussin euh, ou Red Fox je sais plus, euh, on dirait que c'est un, un, un solo quoi. C'est euh, normalement les, les solos sont toujours plus beaux que, que, que les multis là. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu solo quoi et euh, bon moi ce que je, ce que je vais rajouter c'est sur le gameplay euh, je suis pas très euh, tire à la troisième personne parce que je, toujours, tr je trouve toujours que c'est un peu lent et pas très maniable euh, là je le trouve euh, plutôt plutôt rapide et euh, assez, assez, pas mal très maniable en fait je suis assez euh, assez surpris et euh, moi ce que j'aime en plus dans ce multi c'est que bah, il gère les grades il gère les évolutions. il y a des évolutions il y a les trucs euh, apparemment il y a des trucs à acheter euh, Enfin, c'est ça, ça sert à quelque chose de... il y a une petite carotte quoi, en gros euh, donc ça c'est plaisant et euh, le truc qui est très plaisant c'est le fait qu qu'ils qui, qui qui gère excusez-moi qui gère les, les groupes euh, ce qui permet euh, à des communautés comme nous euh, de se retrouver euh, dans ce groupe et de partir tous ensemble euh, en partie et d'avoir toutes les chances de se retrouver ensemble dans la même équipe et ça je trouve que c'est euh, c'est très très bien euh, c'est un jeu euh, que jusqu'à maintenant je, je mettais de côté parce que je, je le pensais que solo et bon j'avoue que euh, c'est peut-être un multi intéressant donc moi je peux enfin je partage aussi un peu comme tout le monde vos avis euh, pour moi c'est un c'est un très très bon jeu euh, graphiquement euh, c'est une tuerie quoi je veux dire c'est je pense que c'est quelque chose qu'on a enfin pour moi euh, ce jeu là avec kill zone euh... C'est vraiment les deux exclus PS3 qui mettent vraiment les, les qualités de la PS3 en avant. Et donc graphiquement, il est, je trouve qu'il est extraordinaire. Ça n'a rien à voir Kilo au niveau graphique, mais c'est dans un autre registre, mais il est tout, tout aussi extraordinaire, je trouve. Euh, donc effectivement, au niveau du jeu en ligne, il y a toutes les options euh, qu'on est en droit d'attendre. Euh, création d'un groupe, euh, gestion des invitations, il y a une progression, il y a des rangs. on peut débloquer des armes, des améliorations. Enfin, je pense que les, les développeurs de Naughty Dog ont bien, bien écouté, je pense qu'ils ont bien écouté les joueurs et ils ont bien capitalisé sur les retours qu'on a pu leur faire. Et je pense qu'ils ont vraiment, vraiment écouté euh, euh, tous les désiderata de, de, de, de, de, des gamers pour leur fournir vraiment un jeu qu'ils attendent. C'est vrai que souvent, des fois, dans un jeu, on se dit « celui-là, il est bien, celui-là, il est bien, mais il manque ça, il manque ça euh, ». Là, bah, euh, par rapport à ce qu'on a vu de la bêta, bah, il ne manque euh, rien. Il euh, y a même des choses qu'on n'avait jamais vu effectivement comme Twitter. Euh, moi c'est effectivement aussi la première fois que je vois que le jeu euh, gère Twitter directement donc il, va, il envoie un tweet euh, dès que vous progressez de niveau, que vous commencez une partie multijoueur. Euh, le voilà, nouveau gameplay, euh, je le trouve aussi excellent parce que même si c'est un jeu de tir à la troisième personne, euh, moi j'aime beaucoup le système de couverture à la Gears of War, où euh, vous vous mettez à couvert derrière un muret ou, ou derrière un poteau, et vous tirez à couvert et après vous pouvez vous déplacer de, de couverture en couverture en faisant des bons euh, donc moi j'aime beaucoup ce, ce système de jeu et euh, donc euh, vraiment moi j'ai vraiment rien à redire quoi. à ce niveau là c'est excellent voilà j'ai quelque chose à rajouter Moi il y a quelque chose que je viens de découvrir à l'instant et que j'aime beaucoup moi c'est qu'on puisse euh, grimper un peu partout escalader les murs, escalader les façades Euh, ça je trouve que ça donne une autre dimension encore mmh. on peut profiter vraiment du décor quoi c'est très sympa ouais tout à fait ouais. ouais. c'est vrai c'est assez interactif ouais. et dans les graphismes en fait on, si on peut parler des, des effets d'eau mmh. qui sont monstrueusement beau voilà. par contre le, le seul défaut qu'il qu est et je pense que c'est Nicolas qui allait le dire mais il a pas dit donc euh, je vais le dire à sa place c'est qu'en en fait il faut souvent faut vider un chargeur en fait pour fraguer un ennemi avec euh, les armes de base. Voilà. Après il y a le, le fusil à pompe où ça va plus vite et euh, mais même le fusil de sniper en fait il faut il euh, faut deux balles en fait pour, pour fraguer. Mais les armes euh, elles vont pouvoir s'améliorer par la suite quand même. Oui. Oui ouais. ouais, parce qu'en fait j'ai même vu en fait en vente en fait tu as la, la version euh, collecteur où ils te vendent en fait le code pour avoir les armes en or dès le départ. Ouais. Voilà, et enfin, la question c'est ça justement, c'est est-ce que c'est parce que là on débute alors qu'on a donc on a des armes un peu, un peu limitées et c'est pour ça qu'il faut avec des déchargeurs ou est-ce que réellement c'est un jeu où euh, euh, vraiment il faut rester appuyé sur la gâchette pour tuer quelqu'un, enfin c'est une, une question Bah si j'arme les armes d'or en fait je pense que les armes elles sont vraiment plus puissantes au fur et à mesure que t'avances. Ce qui donne un autre intérêt encore au, au multi. Si c'est ça, c'est ouais, c'est c'est plutôt un. Si c'est ça, c'est plutôt un bon point qu'un mauvais point, quoi. Mmh. Ok, très bien. Bah sur ce, euh, vous pouvez nous retrouver sur le PlayStation Network et sur notre site donc communauté-ps3.info. Et à plus tard pour un, un prochain podcast. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut.